Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. Le débat porte aujourd'hui sur les attentes des Burundais par rapport à un partenariat qui est en vue entre la société sucrière du Mosso, Sosumo, et une société ougandaise dénommée Sarai Group. Une correspondance du chef de cabinet civil à la présidence de la République a instruit le 27 novembre 2023 la direction de la SOSUMO d'accélérer le processus dans le but d'augmenter la production du sucre. Augmenter, oui, car en effet, cette société sucrière n'a produit que 13 000 tonnes de sucre pour la récente saison contre 20 000 tonnes attendues. À noter que la campagne d e sucre qui devait se clôturer le 23 décembre dernier a été interrompue fin novembre 2023. Cela suite à de fortes précipitations qui auraient empêché les engins de récupérer les cannes, selon le ministère du Commerce. Les activités d'extension de la SOSUMO et son partenariat devraient alors démarrer avec le mois de janvier 2024, selon la correspondance. Quelles seraient les raisons de ce partenariat avec Sarai Group Cette société a quelle capacité pour espérer une bonne production de sucre au Burundi Que compte gagner la Sosumo avec ce nouveau partenariat en cours de préparation Quel est le saut réservé aux employés de la Sosumo Quel capital a injecté dans ce partenariat et dans quelle proportion Sosumo Sarai Group Et bien d'autres questions, probablement. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Kabil r o u f s i r i vous êtes le président de l o l i c o m Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Bonjour et bienvenue. Euh, bonjour,、euh, cher h é r o n s Merci pour l'invitation et je salue、euh, les collègues ici et les auditeurs. Merci. Il y a aussi l'honorable p a n f i l Maraïka, député de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour. Je salue d'abord、euh, tout le monde qui se trouve ici. Et je salue aussi、euh, ceux qui nous écoutent à travers tout le pays et même à l'extérieur du pays. Et je profite aussi de l'occasion pour leur souhaiter le nouvel an 2024. Merci. Et puis, il y a vous, Nestor、euh, Ngurunziza, journaliste et senior.、Euh, vous suivez de près les questions économiques dans le pays. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léonce. Le duo. Albert n d o a y o et Jérôme n a i c h i m i e r assurent la mise en onde. Réalisation de Vestine Boutoyi à la présentation. Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour et bienvenue. La première question d'abord à vous, Gabriel Roussili, président de l'Olicom. Le choix du partenariat avec la Sosumo a porté sur Sarai Group. Vous, ça vous fait quelle impression Vous en faites quel commentaire D'abord, il faut savoir que n'importe quel État, mais prenons d a r o k a présent, l'État du Burundi, a le plein droit d'organiser, comme il l'entend,、mm -hmm. la gestion des biens publics. Donc, la SOSUMO est parmi les biens publics qui sont gérés suivant les standards établis. Si le gouvernement du Burundi a décidé que、euh, la SOSUMO est s o i t a s s o c i é ou s a s s o c i e à une société étrangère,、mmh. nommément s a r a i group, group, pour nous, c'est une bonne chose. Néanmoins,、mmh. il y a des procédures à suivre, il y a des principes à respecter en matière de gestion de la chose publique.、Euh, Ces standards sont universels.、Mmh. Euh, certes, ça change selon un pays, mais les principes de bonne gouvernance et de transparence sont les mêmes. Dans le monde entier. Je ne voudrais pas prendre beaucoup d'autant sur、euh, Sarai Group ou s u r l a Soussoumo, mais je veux expliquer un peu les principes normalement qui sont suivis en matière de cession ou d'associer une société étrangère dans la gestion d'un bien public. Ces principes, ce sont、euh, lesquels notamment D'abord, le, le gouvernement、mm -hmm. doit d'abord évaluer son capital. Euh, la Soussoumo, c'est une société qui existe depuis、euh, les années 80, je pense, 82. Le gouvernement a acheté le matériel, le gouvernement possède le capital et le sol, la le terre, sol, la terre、euh, mais aussi l'argent et bien d'autres. Le passif et l'actif, si je peux le dire comme ça.、Euh, Il y a les dettes et l'argent liquide. Tout ça doit être évalué、euh, et au final, m o n t r e r Euh, le capital réel. D'abord, on évalue le capital comptable, mais normalement, on ne peut pas vendre ton bien sur la valeur comptable de, de votre objet. Vous devez vendre par rapport à la valeur réelle. Le gouvernement donc, doit, doit évaluer son capital, mais aussi il faut, je pense bien, procéder à une certaine évaluation du capital qu'amène, donc les, les fonds qu'amène cette société étrangère, n'est-ce pas? Non, si vous voulez, non. Peut-être j'allais répondre à cette question, mais je voudrais d'abord terminer ce processus、mm -hmm. ou ces principes. Une fois que l'audit est. D'abord, ce sont les termes de référence qui sont établis par les experts les burundais. Et puis,、euh, le gouvernement a lancé un affidavit d'offres internationales pour recruter ces sociétés. Et ces sociétés e t r e c r u t e r On évalue avec des recommandations. Et c'est dans ce cas-là. Que même la société, le bureau d'audit, peut même suggérer pour que la société soit à un niveau. Plus haut avec des, un rendement fiable, le, le, le bureau q u o n u d i t peut proposer au gouvernement combien d'actions le gouvernement doit vendre chez la société étrangère. Mais aussi, il y a des principes à suivre a u s s il i y a ce qu'on appelle le PPP. PPP, ce sont des principes de partenariat public privé. Tous ces principes doivent être respectés, mais aussi les principes au niveau général de bonne gouvernance. Une fois que donc, cette étape, D'audit est fini, le document est présenté au conseil d'administration. e ministres、euh, excusez-moi, s u conseil a d Le conseil d'administration est v a l u d é Une fois évalué, ça, le document est transmis cher au ministre、euh, d a u d i t a i r e t puis au gouvernement. Après, le dossier va. S'il y a c e s s i o n d'action au privé, je dis bien s'il y a c e s s i o n parce que session, c e s s i o n c'est c e s s i o n c'est-à-dire on va en biais public、euh, à une société étrangère. Normalement, ça doit passer devant le, le, le, le, le Parlement.、Mmh. Euh, ils doivent dire, avoir un mot à dire. Je ne sais pas si ça a été comme ça.、Je、Justement, c'est la question que j'allais、oui. poser. Est-ce que vous,、si、vous en êtes au courant, si vous en savez quelque chose Est-ce que ce processus est, dont vous parlez a été suivi ou, ou, ou est suivi、euh, résme, ou... En tout cas, à ma connaissance, Marismano. n n Est-ce、euh... que le processus est suivi, Honorable p a n p h i l e Malaika, député de l'Assemblée nationale Est-ce que vous avez été contacté pour ça、non. au niveau de l o n t e z m o i Avant que、euh, l'Honorable parle,、ah. moi, je pense que. Il y, a, il y a des n o n d i d a s s s En fait, on ne connaît pas、mm -hmm. les termes du contrat. Il y a la convention ou un contrat qui a été signé.、Mm -hmm. On ne sait pas réellement dans quelles conditions, dans quel cadre s o contrat est. Très, ce qu'on a eu comme information, c'est le communiqué du Conseil des ministres qu'on a eu. On n'a pas aucune autre information. Donc, je pense que certaines questions ici, normalement, devraient、euh, avoir des réponses de la part des gestionnaires de l'Assemblée ou d e s ministère s d'Autitaire. Peut-être le, le, le député ici présent va nous donner des é c l a i r c i s s e m n s Mais en tout cas, au niveau de l'Olicom, nous, on ne fait qu'actuellement parler des principes. Prendre s e r m e n t le contenu du communiqué du Conseil des ministres. Permettez que je pose la question à l'honorable p a n f i l e Maraïka, ici présent, les député de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous en savez quelque chose Est-ce que le Parlement a été consulté pour ce partenariat, ce SUMO Sarai Group Votre commentaire, c'est comment, vous、bon, Moi-même, je n'ai pas de lumière. Surtout qu'on、euh, a euh, analysé euh, le projet de loi à rapport avec la révision budgétaire en date du 22 décembre.、Mm -hmm. 2023, aucun mot n'a filtré à propos de ce partenariat. Pourtant,、eh, on a parlé de ce partenariat au niveau du Conseil des ministres qui s'est tenu en date du 13 décembre. Donc, c'était à l'avance. Et quand le ministre était à l'Assemblée nationale, il n'a rien parlé de cela. Le ministre des de, de, de Finances, c'est lui qui défendait le budget. Sauf qu'au、eh, niveau de la révision budgétaire, on a priorisé la libéralisation. On a priorisé la libéralisation, d'autant plus qu'on a supprimé la taxe de consommation, qui était de 600 francs par kilo. Et on a aussi di di diminué la TVA à 10%, alors qu'ailleurs c'est 18%.、Oui. Donc ce, cette libéralisation faisait euh, euh, état à ce que, que ce soit en Burundi ou les autres qui le peuvent,、oui. de pouvoir. Importer le, le, le, le, le, le cycle, casser la, la, le, le monopole qui était pour le moment、euh, dans les mains de, de l'association. La、mm -hmm. Il fallait que aussi les privés puissent participer à l'importation du cycle.、Et、rappelons que l'évolution de la production du cycle de l'association, c'est en l Inde aussi, dans la fourchette de, de 18 000 tonnes à 23 000 tonnes, avec un pic、mm -hmm. de 25 000 tonnes. Et, euh, en 2015,、mmh. alors que、euh, les besoins au niveau national s'estiment est à 35 000 1000, 1000 tonnes. Donc vous comprenez qu'il y a 000, 35 000 2023, tonnes 2023-2024 Non. En fait, pour satisfaire tous les besoins de la population au niveau national, on a、ah. besoin de 35 000 tonnes、mmh. de cycle. C'est-à-dire qu'il faut au moins importer plus de 10 000 tonnes En fait, ce qui est, ce est criant, c'est que la, la production qu'on a eue au, au, au cours de cette année, c'était autour de 13 000.、Mmh. Donc la différence, c'est autour de. Vous prenez 35 000, ce serait、euh, 13 000. Donc vous avez environ、euh, 22 000 qu'on qu doit i m p o r t e r C'est pourquoi on a privilégié le libéralisme. Quand on a、euh, su、eh, sur les réseaux sociaux et aussi dans le discours du président de la République, Qu'il y a un, un, un partenaire qui, qui, qui est à l'horizon. Nous-mêmes, au niveau des parlementaires, nous avons été,、euh, je dirais, désagréablement surpris ou agréablement surpris. Ça dépendra peut-être des de résultats qu'on pourra、euh, avoir de, de ce partenariat. Mais aussi,、euh, je voudrais dire que cette histoire de partenariat, ça remonte aussi de, de 2018. En 2018, il y a un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale. Et qui était en rapport avec l'autorisation de changement de mode de gestion et de la structure du capital social et de la s o c i é t On préconisait qu'il y ait des, des, des, des particuliers qui devraient venir à côté de, de, des actions de l'État. Donc, le capital social de l'État devrait diminuer de 99% à 46,32% et le capital des particuliers devrait être de 53,68%. Et、pour éviter aussi qu'il y ait des, des, des, des aventuriers, l'intéressé devrait d'abord verser à la BRB e 3 millions de dollars.、Mm -hmm. Et après avoir gagné le marché, il devrait fournir 20 millions de dollars américains.、Mm -hmm. C'était dans l'optique de, de, de baliser pour qu'il n'y ait pas d'aventuriers. Ce, ce projet de loi. Est-ce qu'on parlait encore cette année 2018 de, de, de Sarai Group non non, non, non, non. Ça n e filtrait pas encore. On, on projetait, donc c'était une projection. C'est、mmh. comme le Fili disait que quand il y a des sessions, ça doit passer par une loi, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Et vous, vous comprenez qu'en 2018, on avait pris toutes les précautions mais, pour mais... faire cela, et à partir d'une loi,、mmh. et on a voté au niveau de l'Assemblée nationale à date du 19 novembre 2018, et on a voté ça au niveau de la, du Sénat. Le lendemain, le, le, le, le 20 novembre 2018, Mais malheureusement, on ne voit pas où se trouve ce projet de loi. Mais honorable, permettez, en un mot, avant de passer la parole à M. Nestor b r u n z i z a il y a cette correspondance du chef de cabinet, c i v i l à la présidence de la République, qui instruit la direction de la SOSUMO d'accélérer le processus. Parler d'accélérer alors que le Parlement n'est pas au courant de la chose, ça vous fait quelle impression、bon, C'est cela, ce qui est étonnant. On se demande si ça pourra peut-être passer par t un décret présidentiel ou pas.、Mmh. Mais aussi dans la correspondance, on, on parle du rapport d'étape. Mais ce rapport d'étape, on n'a pas d'idée là-dessus. Votre commentaire, M. Nestor Brunziz. Ben, je ne parlerai pas comme un honorable.、Ouais. Gabriel o u s s i il parle de tout、ouais. un processus, des de, de principes, et il y a le Parlement qui n'est pas au courant de ce, de ce partenariat en、ouais. vue. Ça, je n'ai pas trop de commentaires, mais je parlerai de deux choses essentielles. En f i t je suis ici en titre、euh, de journaliste, donc.、Euh... C'est au niveau de l'information que ça m'intéresse. Et là, nous avons probablement deux points capi capitaux.、Mm -hmm. euh, le premier, c'est le background par rapport à cette question.、Mm -hmm. euh, le sucre, on, en a tout, on a toujours exporté, même quand la s a u c e s u m o avait la. Exporté <rire> ou importé Importé, donc importé.、Mm -hmm. On importait. Parfois, on i m p o r t i t un peu. Oui, seulement. On se rend compte que la, les besoins de sucre au, en sucre au Burundi deviennent de plus en plus préoccupants, si je peux dire.、Mmh. Puisqu'on passe de 10,5 tonnes en t demie e 2015 à l'année passée. Donc,、ah、non, en 2022, on a importé 45 000 tonnes. Ce qui nous a fait, à l'époque, probablement 65 000 tonnes qu'on a consommées au Burundi.、Mmh. Ça, c'est une chose. Je parlerai donc des, des coûts plus tard. Le, le, le deuxième point, c'est que le Burundi, en fait, le gouvernement a tenté à un certain moment d'intéresser les. Les privés en interne.、Mmh. Et on sait bien qu'on avait accordé des terres, 3000 hectares, quelque part dans la p e n d e l o z i z i e pour qu'on puisse produire du, dans, de, dans, du sucre, afin d'aider, d'appuyer. La sauce humo. Jusqu'à présent, 14 ans après, on n'a pas produit un seul kilo. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un échec de ce côté-là. Ce n'est pas un échec du gouvernement, c'est un échec des privés, finalement. Vous parlez hein, du cas、pas. de r o u c o u r Oui, oui n'est-ce pas Non, c'est le seul cas où on a connu du sucre, n'est-ce pas Une demande donc, de terre pour que l'on produise du sucre. Ça n'a pas marché, apparemment.、Euh, L'autre chose qu'on va dire, c'est maintenant, le gouvernement, finalement, s'est rendu compte que le sucre n'a pas. C'était comme M. Godot. Euh, et donc, on est passé à autre chose. Et on a dit en 2021, au mois de juin. On a enjoint、euh, à, à la SOSUMO et à la, et à la BRB, à la Banque Centrale, de se mettre ensemble pour produire 20 tonnes de plus. Donc, étant f a l'extension, refaire les machines, réhabiter les machines, et ainsi de suite. Vous parlez de ce conseil-là des ministres du 9 juin 2021. Exact. <rire> Alors, il y avait aussi une autre demande à cette époque.、Si、vous, je vous dis, je parle seulement au niveau de l'information. On demandait aussi que les privés puissent mettre du, leur capital. Donc, Leur capital dans la Sosumo. Et comme disait Rufili, donc, Malaika, je pense, honorable, on, on, il fallait que l'on diminue la part du gouvernement afin que les privés y trouvent leur part. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que、euh, la Sosumo, c'est presque 90, 98%, 98 0.5% de, de capital. Et nous avons là, effectivement l'éco-banque avec 0,5% et la Braroudi avec 1%. La, la Braroudi, je pense que c'est 1%. C'est 0,5 pour l'apprentissage et 0,5 pour l'État. Ah, donc c'est 1%, effectivement. Oui, 9% c'est pour l'État. Voilà, donc c'est encore plus précis. Alors, d o n cela c fait que l'État a commis l'erreur, encore une fois, de ne pas faire le suivi de ses propres décisions. Si je peux dire, puisqu'il n'y a jamais eu d'appel pour, pour que les gens puissent amener leur capital. Par contre, qu'est-ce qu'on va avoir Cela ne se s t pas la première fois, je pense que c'est l'une des erreurs. Et là, je e remarque pour une fois pour toutes, on avait commis la même erreur avec une société où l'État avait des, dire, une part de 10%. C'était sur les terres rares, mais il était question que les privés puissent y apporter leur capital jusqu'à 39%. Donc, afin que la société, l'actionnaire principal, puisse garder 51%, mais que 49% puisse revenir au Burundi. Ce qui veut dire que les dividendes de 49% devaient revenir au Burundi. Donc, ça, je ne parle pas donc des autres dividendes. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est que deux ans et demi plus tard, c'est-à-dire, non, non, deux ans plus tard, c'est-à-dire juin de, de cette année, 2023,、mm -hmm. euh, l'État se rend compte de deux choses dont Didier a donc fait un constat. Un, que la s s o c i é t n travaille à perte. Et ils disent qu'ils travaillent à perte simplement parce que, essentiellement parce que les importations coûtent trop cher.、Mmh. Bon, ça, j'ai essayé de calculer un tout petit peu les quantités par rapport au, au prix d'achat、mmh. g l o b a l Et j'ai trouvé que jamais on n'a dépassé 1 600 francs le kilo. On n'a même pas atteint 1 600 francs le kilo. Comme l'année dernière, par exemple, on était... même cette année, on est autour de à peu près 1 100 combien Même moins de 1 200 francs le kilo. Importé. Donc, ça dit、Kilos、que. q ce... u Il d o n t i m p o r t é de sucre. Oui, oui. Donc,、euh, bon, évidemment, on pourrait nous apporter autre chose. Et j'apprends aussi qu'on a、euh, exonéré le sucre.、Hein. On a enlevé les, les combien? Les 600 francs par kilo de taxes spécifiques. La taxe de consommation. La de la... consommation. La taxe consommation. La taxe o n s o t i o e de n a t Ok, donc on est passé de 18 à. Alors, donc il y a eu des facilités qui ont été données, et c'est là où je disais qu'il faudrait essayer que les experts puissent analyser si réellement le sucre importé est aussi coûteux.、Mmh. Alors, mais ça, ça, ça ce n'est pas le point, mais c'est que donc, le plus grand point maintenant, c'est les devises. La raison, en fait, ça, je ne sais pas si on n'a pas des raisons donc, pour lesquelles le gouvernement、euh, préfère. N'est-ce pas, aller vers、euh, les, un partenariat privé extérieur? Donc, vous voulez dire que、oui. le gouvernement aurait constaté que ces importations, avec ces importations, ils travaillent p e r d a n t C'est la Sosumo s qui travaillait à perte.、Mmh. Non, d'après le, le, le, le Conseil des ministres du, du 8 juin 2023. 9 juin et donc, 2021. Alors, après, donc, six mois plus tard, on、mmh. nous apprend qu'il y a effectivement, au niveau d'information, on nous apprend qu'il y a une société qui a gagné, n'est-ce pas, ce partenariat et qui va donc se mettre en duo avec la Sosumo. s Pour l'instant, c'est les informations dont on dispose. Alors, ce qu'on doit dire aussi, c'est que、euh, quand tu regardes,、euh, le gouvernement n'a pas de devise. Et donc,、mmh. Donc,、euh, continuer à importer, ça coûte、euh, suffisamment cher. Nestor, tant que vous avez la parole, et je vais poser la même question à d'autres、mmh. intervenants ici.、Mmh. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de liquidation ou privatisation de la Sosumo avec ce partenariat Il n'y a pas de liquidation d'après ce que j'ai entendu. Les termes étaient clairs. C'est un partenariat public-privé, en fait.、Mm -hmm. Et la question qui va se poser, c'est au niveau donc, de o n c d deux choses le contrat et donc les clauses hein, qui、euh, montrent effectivement c'est quoi la part de l'État, c'est quoi la part、euh, de Saray, comment est-ce q u ils vont se partager les dividendes, combien de personnes seront recrutées, le capital de Saray, que s a r a i amène, c'est combien.、Mm -hmm. Pour l'instant, au niveau de l'information, on n'a toujours pas ça. Donc,、euh, liquidation. Non, je ne pense pas. Je pense que pour moi, c'est un partenariat qui est absolument nécessaire. On s'est rendu compte. Dites-moi, ce sont simplement les sociétés、euh, de l'État qui sont rentables. Dites-les-moi, n'est-ce pas Et celui de regarder, par exemple, ce que、euh, les compagnies téléphoniques rapportent à l'État et ce que la compagnie appartenant à l'État rapporte, pas, ça n'a rien à voir. Donc, et, et ça vous fait hein... quelle impression quand un député de l'Assemblée nationale dit que les parlementaires ne sont pas informés Ça, je n'ai e peux p s je n a pas d'impression. Je parle je comme un journaliste. <rire> Excusez-moi, Rufili, et là, il va en parler parce que lui, il est de la société civile. Je ne fais pas de pression, donc je ne parle que de l'information. Vous avez un mot probablement à y placer. M. o n s i e u r Gabriel Rufili, président de l'Oricom, parlait de liquidation ou privatisation de la s o c i s u i o et ce manque d'information de, de, de la part des députés et des, et des sénateurs. En fait, c'est pour qu'on puisse réellement répondre À cette question, il nous faut voir ou avoir le terme du contrat ou de la Convention. Ça fait, On défaut, dispose ça fait pas. défaut pour vous. Donc, ça fait défaut parce qu'on fait une analyse sur base, je dirais, des suppositions. Donc, ce, tout ce que nous sommes en train de faire ici, vraiment, ce sont des suppositions et des principes, normalement, pour dire comment, normalement, ça devrait ou ça doit se passer. Donc, C'est très difficile de dire、et、la liquidation, quand même, et non.、Mmh. Euh, mais ça peut arriver là si réellement, vous savez, les sociétés étrangères, et ça dans le monde entier, ils ne cherchent que des intérêts.、Mmh. Ça, c'est sûr. Et la manière dont ils recherchent les intérêts, ils prennent、euh, les g a i n s、mmh. et ils les amènent chez eux. C'est comme ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour le partenariat ou la privatisation du port de Bujumbura.、Mmh. La, la gestion,、euh, la société qu'on avait confiée à la gestion jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant,、mmh. jusqu'à aujourd'hui, le port de Bujumbura est géré sans que le capital qui avait été promis soit libéré.、Mmh. Donc,、euh, je pense qu'il y a un grand problème en matière、euh, de gestion de la chose publique. Vous voyez, nous sommes dans ce président. Il y a plusieurs sociétés publiques qui sont dans la même situation que Rassoucement. Il y a la Régie des Eaux, il y a Ronater, il y a r a k o g e r k o et bien d'autres sociétés que je peux citer. C'est de... toute une chaîne de sociétés. <rire> Mais ici, je dois rappeler que toutes les sociétés publiques qui ont été、euh, mises dans son contexte, là, n'ont pas vraiment produit. Des résultats p a r p a b l e s C'est clair, tout le monde le sait bien. Montrez-moi une seule société qui a eu un gai、mm -hmm. euh, par rapport si réellement、oh, aux s o c i é t é Privé. Vous vous inquiétez donc Non, non, c'est un constant. Ce n'est pas question d'inquiétude. Ici, on doit faire une analyse rationnelle. Donc, ce n'est pas vraiment... on ne peut pas mettre des émotions dans ce genre de choses. On fait une analyse objective, mais sans émotion. C est, c est, je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, si, je vous donne un exemple simple, souvenez-vous, les SRDI ils ont été privatisés,、euh, cédés au privé. Mais ça a été comment Je me souviens d'Osibou, s je me souviens de plusieurs sociétés publiques. Je ne dis pas que les privés gèrent mal. Il ne faut pas vraiment que les gens、euh, prennent une information à la volée. Sûrement, c'est d'abord au processus. Et l'implication de l'État, en tant qu'observateur, en fait, le gouvernement est là. Pour suivre, d'abord mettre en place les principes et suivre comment ces principes sont en train d'être appliqués. C'est ça le rôle de l'État. Honorable p a n f i l et Maraïka, je parlais de liquidation ou privatisation. C'est l'un ou l'autre ou les deux Ce n'est pas <rire> question de, de, de liquidation, mais c'est question de partenariat. Parce qu'il y a une nette différence entre le partenariat. Dans le partenariat, c'est-à-dire qu'il y a la part de l'État. Et le président de la République l'a déjà souligné à l'avance que, p r é a l a b、euh, l e m e n t le capital de, de l'État sera les plantations de cannes à sucre. Le problème qui se trouve là, c'est comment quantifier, en termes de pourcentage,、mm -hmm. ces plantations. Est-ce que ça sera 30%, 40%, etc., etc., pour pouvoir voir réellement la part de ce rail group C'est là où se trouve le, le vrai problème. Alors, comme on nous dit que le partenariat p r o f i t e à l'horizon, Je pense toujours qu'on pourra avoir de la lumière ici, même, mais au niveau de l'Assemblée nationale.、Et、on a parlé du rapport d'étape. Peut-être qu'on est en t r a i de bien élaborer cet, cet, cet, cet accord, quitte à ce qu'à un certain moment, ça pourra venir à l'Assemblée nationale pour avoir peut-être de la lumière et aussi analyser et approuver si ça ne passe pas par le, le décret et, et présidentiel. Excusez-moi, ce rapport d'étape autre...、ouais. c o n c e r n a i quoi Qui a été fait par qui Et Ça concerne quoi? Bon, dans, que je dans, suis pas mec, mais non, dans la correspondance, si, si, si je m'en souviens très bien, donc on m'a demandé au, au directeur général de l a s s o c i a t i o n d'accélérer l'apport. r Oui, parce que ça va dans le sens de ce partenariat. Donc, en faut, principe, donc, okay, il dit qu'il faut accélérer、okay. le processus. Voilà, voilà. en principe,、okay. excusez-moi, en principe, le, ce rapport c'est processus le de partenariat devait être.、Euh, Être un rapport rédigé par des experts ou un bureau d'audit international recruté suivant les principes et les standards et montrer réellement ce que le gouvernement cherchait. Et c'est ce terme de référence que le gouvernement a établi pour recruter、euh, euh, ce, ce bureau,、euh, ce que ce rapport dev, devait être rédigé. Mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais ici, je parle de ça. Pour annoncer les maquillages des principes à respect. Il y a, en fait, je pense qu'il y a. Oui, deux principes. Il a parlé d'abord、euh, du principe de respect de la loi. Et la question qui se pose en, en tant que journaliste,、mmh. c'est la loi qui régisse aux gens d'affaires,、mmh. c'est laquelle Parce que dans le communiqué、euh, qui a été donné par le gouvernement, on n'a pas parlé, on n'a pas fait référence à une certaine loi qui a conduit justement l'élaboration Donc de... à ce processus et à l'élaboration du contrat.、Mmh. Donc、euh, la deuxième question, c'est bien sûr la transparence. On a toujours intérêt à ce que ce qui est fait soit fait en, dans, dans toute、euh, opa, transparence. En, en transparence quoi, que o i ce soit porté. Si l'information ne filtre pas,、euh, ça commence à créer des suspicions. C'est quoi les dessous blablabla.、Euh, bla, bla. Et ça, je pense qu'il n'y a personne, ni le gouvernement, ni les citoyens, personne n'en profite. Nestor, pourquoi le, le, ça ne filtre pas L'information ne filtre pas, selon vous Là, Il y a une culture qui s'impose. <rire> mais... Je dis en tant que journaliste, h e n Euh, regardez, il y a eu un contrat avec BMM. Est-ce que les journalistes ont eu accès au contrat Est-ce que les parlementaires ont accès au contrat、oui. On a fait plus tard avec un, euh, Rainbow, euh, donc un contrat. C'est tous les, les c o n t t r a s p o u r l e r n e m e n t s Nous les avons demandés, je sais, et、oui. le gouvernement n'en a pas voulu fournir le contrat. Et c'est la société elle-même, parce qu'elle était cotée en bourse à Londres,、oui. qui a été obligée de mettre sur son site le contrat.、Oui. Moi, c'est là que je l'ai lu et que j'ai vu, bien sûr, les lacunes qu'il y avait dans le contrat, mais aussi, aussi les. Les opportunités qu'il y avait, mais que l'on n'a pas s a i s i e Donc, là, là, donner le contrat, c'est que les personnes qui sont là peuvent aussi voir, par exemple, qu'il était prévu que 39% du contrat, comme je l'ai dit, donc, d'un biais même, les Burundais puissent y mettre l e u r c o n t r i b u t i o n leurs c h a c t i o n mais que ça n'a pas été fait. Et plus tard, ça s'est écroulé, n'est-ce pas, comme un château de cartes. Et donc, je reviens maintenant pour ce qui nous concerne aujourd'hui. On a vraiment intérêt à ce que、euh, l'information circule. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Juste pour le compléter, excusez-moi. La loi, le Burundi a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui exige le Burundi et le Burundi est évalué chaque 5 ans、euh, comment il est en train de mettre en application cette Convention des Nations Unies contre la corruption. Et, et, et, le gouvernement l'a ratifié en 2005, le 18 janvier 2005. Parmi les articles、euh, qui se trouvent dans cette convention, Il y a l'accès à l'information、euh, par le public. Est-ce que est ça a une donc、obligation. une ressemblance、oui. avec ce sujet partenariat、bien、Ce s u j mot, ça a égou. Il y a u contrat. ou Des conventions signées、eh, qui concernaient les citoyens et j'associe cette convention à l'article 69 de la Constitution. Que le public、oui. doit accéder donc,、oui. à ces, ces prérogatives d'accéder à, à l'information. Ou bien、oui. sûr,、si、l'article 69、mm -hmm. de la Constitution disposait qu'un biais public est sacré、mm -hmm. et inviolable.、Mm -hmm. C'est le premier néant de la Constitution, donc de l'article 69 de la Constitution.、Mm -hmm. Le deuxième néant parlait que. Tout citoyen a une obligation de suivre comment un biais public est en train d'être géré. C'est une obligation. C'est la Constitution. Donc, le gouvernement. Mais, mais, mais vous l'avez entendu, il y a le, le, le député p a n f i l e Malaika qui dit que les, les parlementaires ne sont pas informés de, de... C'est là où il y a un paradoxe. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Nous sommes dans un paradoxe. Paradoxe.、Oui. Honorable p a n f i l e malaïka. Est-ce que non, vous aurez. C à stade, c stade, c'est vraiment. Après, Je, ne... Je voudrais poser la question à l'honorable. Est-ce que ce contrat, à ce, ce niveau-là, en de... cours de préparation, on doit vous associer ou on vous envoie、non. le contrat pour l a r t i c i l a t i o n C'est ce que j'allais dire.、Uh -huh. Comme on nous dit que ce、euh, partenaire p r o f i l e à l'horizon.、Mm -hmm. Peut-être qu'on est encore en phase dans le processus de préparation.、Mmh. Si le macan, à un certain moment, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Ça ne devrait pas comme ça. Parce que, être non, comme non, ça. Normalement, parce qu'il y a une histoire de session, ça doit passer par une loi. Donc, quand les, les, le capital quand social. n d on dit en tout quand, cas qu'il faut accélérer a, le processus. Quand、ça. il y a diminution du capital social de l'État, ça doit passer par, par une loi. Et ça doit passer Après, par l'Assemblée nationale. Alors, pour le cas présent, si au niveau de la s o c i é t e ça sera le cas où le capital social de l'État va diminuer, ça ne doit pas passer outre mesure, ça doit passer par l'Assemblée nationale, mais peut-être on ne sait pas quand. Alors, à l'état actuel des choses, nous disons qu'on n'a pas d'informations, parce que même la cour, normalement, l'accord. Les histoires de, de, de, de, de, de privatisation ou, ou, ou de partenariat, normalement, devraient être transparentes,、quand、être vous, ouvertes à, à l'opinion. Quand vous, les parlementaires, vous n'avez pas d'informations, c'est-à-dire que les citoyens, les、Aha. contribuables, ne sont pas informés. À l'état actuel des choses. Est-ce que vous auriez une idée sur le capital à injecter dans ce partenariat Et avec quelle proportion Ce Sumo, Sarai ce Group C'est une question、ouais. de trop. C'est ça, ce que même le Phil disait.、Mmh. On n'a pas d'idée sur. Ce partenariat, on n'a pas d'idée sur la, la conception et on n'a pas d'idée sur la, la, la part et aussi le choix de ce rail group devrait passer par la concurrence. Ça devrait passer par la concurrence. Même si, c e、euh, s t u n e x e m p l e monsieur le président de la République a, a, a, a dit qu'il a visité l'établissement, l'entreprise, il a dit que dans l'OTAN, l'Ouganda, Et importer le sucre à partir d'ici, du Burundi, et qu'actuellement, ce problème a été résolu par la présence de Salaï Group. Il disait que si cette entreprise serait performante ici au Burundi, comme elle est en Ouganda, on pourra peut-être résoudre ce, ce, ce problème de, de, de, de, de carence, etc., etc. Mais ça devrait passer par un appel d'offres internationales. Là donc, c e s t i r e u e vous allez évoquer une question de marché public Bien évidemment, c'est ce que le filet était en t é t e Il est l'expert, c'est ce qui devrait se faire. En principe, comme je viens de vous le dire, Oui, vous avez dit、euh, je vous ai parlé de l'article 69 de la Constitution qui, par le cas en biais public, est sacré et inviolable. C'est un principe que tout le monde dit, plus haut sommet de l'État, un citoyen lambda doit respecter. Comme c'est inviolable, Tout citoyen a une obligation de faire le suivi de comment son bien public est en train d'être géré. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Donc,、euh, nous sommes, sommes d'art au droit d'avoir des informations par rapport à ça. Ce n'est pas sincèrement la convention que le Burundi a ratifiée l'exige, mais on ne connaît pas. Donc, la manière dont un, dont la,、euh, un bien public est géré, Il doit y avoir de la transparence, en tout cas ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce n'est pas seulement un communiqué qui est l i à la télévision nationale qu'on doit tout savoir. Mais aussi, je ne comprends pas comment ça fait à peu près deux ans que je suis dans ce pays, après plus de six ans absent dans le pays, que je participe dans les émissions publiques. Je pense que dans toutes les émissions, débats scientifiques que nous tenons ici, je ne vois pas. Presque jamais les représentants du gouvernement. De、euh, donc, les, donc les, de l'exécutif. Je ne vois pas vraiment les officiels. J'ai posé cette question dans plusieurs cas. Je pense que Nestor se souvient très bien quand on était, je crois, ici, quand on f ê t a i t le 3 mai, la, la fête de la, la journée internationale, je crois, de la, de, de, de, de, de presse, de la liberté de presse. Même dans la il y a une autre réunion qui avait été organisée à g i t e g a on ne p o u r r a jamais avancer quand il n'y a pas un débat contradictoire. Il faut vraiment un débat contradictoire sur les d e u x questions. Et qu'est-ce qui qu que se cache derrière, selon vous Vraiment, c'est très difficile à imaginer. Alors qu'il y a des conventions, dans la, dans la même convention que je viens de vous parler, il y a une obligation De, de, de mettre en place une loi pour taxer l'information publique.、Mmh. Euh, Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, l'Oricom a été associé、euh, dans l'élaboration de son avant-projet de loi.、Euh, je pense qu'il est en cours de finalisation au niveau des ministères. Mais.、Et、quelle loi、euh, C'est la loi pour taxer l'information publique.、Okay. Mmh. Euh, mais c'est une loi vraiment qui est nécessaire et urgente、euh, qui doit être là. Pour aider dans la transparence. Dans la transparence. Mais il faut savoir qu'il est très difficile que les étrangers, les investisseurs étrangers puissent avoir confiance au pays quand il n'y a pas de la transparence. Certes, il y a des sociétés qui peuvent venir d a n s le p a y s mais ce sont des sociétés qui travaillent d a n s s l o b c u r i t é Mais aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont en train d'être gérées, Il y, a, euh, archisme, il y a ce qu'on appelle l a r c h i s s m e et l i c i t e il y a ce qu'on appelle le branchement, surtout le branchement. La plupart des sociétés viennent dans des pays comme le nôtre pour b r a n c h e r Je reviens pour,、euh, sur la société Sarai. Donc, Normalement, Donc, ce on, serait le cas pour Sarai. On, on ne sait pas, mais on, devrait, on a connu dans plusieurs situations des sociétés comme ça. On devrait d'abord avoir une note explicative qui montre clairement qui est Sarai, quels sont les actionnaires, quelle est son expérience, où il a travaillé. Donc, il a ces actions, d'où viennent ces, ces, ces, ces actifs Donc, des choses comme ça. Mais、mmh. on n'a pas aucune information. Alors q u comme je le disais, l'article 69 de la Constitution nous donne ce droit.、Mmh. Je rappelle que l'émission Mosaïque porte aujourd'hui sur les, les attentes des Burundais face à un partenariat en vue entre la société sucrière du Mosso, Sosumo, et une société ougandaise dénommée Sarai Group. Le Conseil des ministres du. 9 juin 2021, M. Nestor Ngounziza a adopté une feuille de route pour la mise en œuvre de la réhabilitation, vous en avez parlé tout à l'heure, modernisation et extension de la s a u c e SUMO avec un budget de plus de 105 milliards de francs burundais. Va-t-on parler de l'échec de cette feuille de route ou continuité du dossier avec son partenariat J'en、bon, ai, ai parlé tout à l'heure. Je disais que c'est Manifestement, il n'y a, a pas eu tellement de suivi, puisqu'on est revenu dessus deux ans plus tard. Je me rends compte aussi qu'il n'y avait pas eu de commission de suivi. Le gouvernement n'avait pas nommé de commission de suivi de cette question. Ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'il y, y a dilution de responsabilité, on peut comprendre. Alors, il y avait aussi.、Euh, comme je le disais, a, pardon, on n'a pas. On n'a pas recouru, mais alors pas du tout, n'est-ce pas,、euh, au capitaux burundais. Mais je, moi, ce que j'essaie d'imaginer, j'essaie de réfléchir comme.、Euh Un Citoyen, cette fois-ci, pas comme journaliste, et, et, et je me dis,、euh, il y a quand même deux trois raisons qui pourraient avoir conduit à cela.、Euh, donc, à se rendre compte, un, que les nationaux finalement n'ont pas été capables de produire eux-mêmes des a n s d sociétés. Compte, il y a un problème au Burundi, c'est que la plupart des gens qui ont de l'argent, ils produisent quoi Ils produisent、euh, des maisons. On investit dans l'immobilier essentiellement au、bon, Burundi. Et quand on ne blanchit pas l'argent dans d'autres secteurs. Et、euh, la, la deuxième chose, c'est que,、euh, comme je disais, il y a cette société, par exemple, à laquelle on avait donné cette responsabilité de donner avec des terres de l'État pour produire du sucre, et ça n'a pas marché. Donc c'est évident. Mais l'État、euh, aussi,、euh, comme je disais, la troisième chose, c'est que le, la BRB et, comme n t on appelle ça, la SOSUMO, n'ont pas pu se mettre ensemble a par p e m m e n t pour trouver les devises. Parce qu'on avait mis la BRB parce qu'on avait besoin de Mais aussi de près, de près parce que la, la société n'avait pas d'argent pour si on parle de 105 aujourd'hui, ça devrait être dans les 140, je pense, avec la, la, la dévaluation. Quoi, mais on a l'état n'a pas trouvé les devises pour acheter des machines. Ça, c'est évident. de La BRB, deuxième chose, l'état a vraiment besoin que on r e c o u r t on puisse trouver à l'extérieur des capitaux frais en devise. Donc, les investisseurs Euh, le Burundi, avant 2015, on était seulement 32 millions de dollars de ID, donc les investissements directs étrangers.、Mmh. Et je vois mal, la Tanzanie a n n é e aujourd'hui à neuf mois, donc jusqu'en fin septembre, ils avaient déjà engrangé quelque chose comme 1 5 milliard millions de dollars. Dollars en termes d'investissement direct étranger.、Oui. Et c'est ça qui fait que la Tanzanie est boostée, l'économie tanzanienne est boostée. Si tu vas à Tanzanie, si tu as été là il y a 10 ans et tu y vas aujourd'hui, tu te rends、et、compte que c'est un p e Et comparativement au Burundi Dans le Burundi, on n'a presque rien. L'autre problème au Burundi, on ne communique pas、oui. ce genre de chiffres. Je ne sais pas même si tu vas se m e n t i Je lis très souvent, très régulièrement le site de la, de la BRB, que je considère comme le site pour moi, sur le plan économique, c'est le site le plus intéressant.、Mmh. Euh, mais il n'y en a pas. Il y a, on ne connaît pas de chiffres. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pratiquement, les idées se sont complètement séchées presque. Est-ce que tu as vu des investissements au Burundi ces derniers temps Non.、Euh, L'autre chose, c'est qu'on a même coupé cette、euh, commission qui, qui était en charge du de, de suivi des investissements. Elle、euh, n'existait plus, je pense. p、euh, euh, a r t e n a i r p u b l i c s p r i v é Non, il y avait une commission en fait, qui suivait les investissements au Burundi. Non, ça existe en fait. c e s t d a PI. La pique est devenue la. La c e s t a à DB. Alors, il devrait quand même nous apporter quelques lumières.、Euh, donc, pour l'instant, on n'en a pas. Et, et donc, je disais, si pour moi, considérant la situation économique au Burundi, avec、euh, tous les problèmes que je ne cite pas ici, si, je ne vois pas comment, si on ne trouve pas de capitaux frais. Venant de l'étranger, comment est-ce qu'on va booster l'économie aujourd'hui Je ne trouve pas. Et comment trouver ces capitaux frais Mais c'est ce qu'on est en train de faire avec Sarai. Je pense que c'est là où je trouve qu'il y a quand même un point. Il y a un point de, obscur, c'est vraiment l'information qui ne circule pas sur le processus. Mais par contre, l'idée elle-même d'associer des privés étrangers qui peuvent apporter des devises. Ça se fait partout au monde. Je trouve que les, tu, vois, tu vas voir en France, on est en train de chercher des capitaux chinois, on est en train de capter des capitaux étrangers, ça, tu vois le truc. Et c'est la Chine aussi qui cherche des. Bon, tu vois, c'est absolument nécessaire. La Tanzanie, c'est en train de se développer. L'année dernière, elle a mis quoi Non, cette année, en 2023, elle a donné pratiquement plus de l a h a u s s e 60%. 60% des idées sont venues de la Chine, suivies par、euh, Singapour avec un taux de 139 millions de dollars. Donc, ça, c'est sur, le, sur les neuf derniers mois. Donc, je pense que c'est une.、Euh C'est incontournable. Je ne vois pas comment on pourra éviter ça. Et autre chose, si tu veux que d'autres s'intéressent au secteur、euh, productif au Burundi, ce sera important que quelqu'un réussisse au Burundi afin que d'autres viennent. Il y a le temps qui presse,、ah. M. Nestor Mounouziza.、Ah. À quoi peuvent alors s'attendre les Burundais aujourd'hui avec ce partenariat en vue ben, Personnellement,、enfin, c'est la pas, question que je vais、euh, vous honorable. poser, honorable p a n f i l e Malaika.、Ah. À quoi peuvent s'attendre les Burundais avec ce、oh. partenariat Bon, D'abord, je voudrais réagir sur ce que Nestor était en train de dire. S'il y a besoin、euh, des devises et frais. Normalement, le problème de, de devises, c'est contextuel. Pour l'instant, c'est pour l i n s t u n t Depuis octobre 2015 jusqu'à aujourd'hui, on s'enfonce. On est aujourd'hui à pratiquement moins de 200 millions de dollars, moins de 100 millions. Si tu vas sur le site, avant, on était dans le vert on est dans le rouge. Donc,、euh, je vois mal comment, si on ne trouve pas d'argent pour trouver du carburant et des i n g r a i e n t s chimiques, ainsi de suite,、euh, suffisants, insuffisants... les médicaments aussi en suffisance. <rire> Euh, je pense qu'on est dans une situation où on a perdu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, honorable Depuis qu'on a pris cette mesure,、euh, donc de, enfin les sanctions contre le Burundi avec la crise, on avait 70 millions de dollars de la part de l'Union Européenne, 68 millions de dollars de la part de la BG, 34 millions de la part de, de, de, de, de, des Pays-Bas. On avait 31 millions de la part des États-Unis. Si tu mets tout cela, même une seule fois, une seule année, ça pourrait nous ramener dans l'eau verte. m a s c'est un c h i que, que vous évoquez,、okay, c'est ce qui va dans le négatif. Moins aujourd'hui, le, le moins. 200. 200. C est, c est, c est, on est pratiquement à moins de moins 200、ouais. millions de dollars. On、ouais. est, on a, ah. En fait, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on doit à, aux fournisseurs et qu'on n'arrive pas à payer. C'est la... un danger honorable. D'abord, moi, je voudrais saluer、eh, les efforts du gouvernement、hum. dans l'évaporation des textes, les textes d'application et le code des miniers. On nous dit que vraiment tout est prêt, tout est en ordre, on a bien élaboré ces textes légaux. On attend le début des de, de, de, de, de contrats. De contrat. Alors, si on, on parvient à avoir des contrats bien faits, où l'État va gagner beaucoup a n i e u d s e t e r m i l i r Parce que là, vous avez quelque chose d e c o n c u r r e n t On pourra, pourra peut-être renflouer les, les, les, les caisses de l'État en devises.、Mmh. Et ces devises peuvent être utilisées. Dans le redressement, dans la réhabilitation, l'extension et la modernisation de l'assassinat dans quelques années. Parce que même si、euh, on fait un contact avec s a r a ï Group, si ça réussit, ça, ça, ça, ça, ça, ça va très bien. Mais si, si on a des doutes, moi je trouverais la, la, la bonne solution,、euh, peut-être d'utiliser de, ces devises en provenance des minerais au niveau de la réhabilitation. Parce que même si, si, si Seraï、si, si, si, si, si, mm -hmm. si, si、Group、mm -hmm. injecte des, des, des, des devises, Ça ne sera pas pour, pour demain ou après-demain, etc.、Si、ça prend trois ans. Dans ces trois ans, on pourra peut-être avoir et, et gagner quelque chose au niveau des de, de, de, de m i n e r a i s pour pouvoir arriver à la projection qu'on avait. Parce qu'avant cette histoire de SRAI Group, on avait parlé de, de résultats d'environ 150 000 tonnes de production par an dans la vision 2040. Donc localement Oui. Pour y arriver, on avait. Projeter la construction d'une autre usine, donc une autre unité. À côté de la Sosomo. u s u Et aussi faire l'extension des, des, des plantations,、mmh. même dans les plantations de, de, de la population, utiliser l'irrigation sur les, les plateaux, le drainage dans les marais et aussi la construction des barrages pour protéger les cultures contre c e s d é v i v a i e la Margalasi, Mouyovosi, m o u s s i n d o s é etc. etc.、Mmh. Je, je trouvais qu'il fallait plutôt emprunter ce, cette voie qu'on avait déjà tracée. Chercher les devises, peut-être dans le secteur minier, et comme ça, évoluer dans la gestion de l'association au niveau des mains de l'État. Parce que, parce que、euh, moi, l'inquiétude que j'ai, si on a un partenariat et que la part de l'État, ce sont ces plantations, j'ai peur que la part de ces groupes sera énormément supérieure. Si c'est s u p é r i e u r vous comprenez que même au niveau de l'administration, le dicté général de l'association, De, de, de ce complexe sera de c e l a et Group. e Peut-être que l'État pourra avoir euh, euh, le, le droit uniquement de mettre en place la, le conseil d'administration. Alors, si on commence à perdre l'élection générale, peut-être qu'on va perdre d'autres postes au niveau du personnel. Et vous voyez que, que la, la, la force de l'État va continuer à diminuer. Même si,、euh, au niveau des projections, on nous dit qu'avec c e l a et Group, e on aura un personnel de, de 12 000 personnes. Euh, comparativement final, à ce moment et où et on a 570 et contractuels et 2 000 à... et 3000、euh, saisonniers. Et finalement, en émo, à quoi peuvent s'attendre les Burundais et, et,、bon. Un problème. Puis, puisque nous n'avons pas cette base légale, puisqu'on n'a pas la conception, l'architecture, la charpente de, ces, de, de, de cet accord, pour le moment, il est difficile de trancher. S'il y avait un représentant du, du ministère ou bien de l'association, On pouvait peut-être avoir de la lumière de plus. Difficile. Question à vous, Roussiri, Gabriel. À quoi peuvent s'attendre les Burundais par rapport à ce partenariat On ne peut que faire des hypothèses parce qu'on、euh, e n'a pas d'éléments u r base d e q u e l s on peut se baser pour faire une analyse objective.、Euh, mais on peut s'appuyer sur le passé. Ce qui s'est passé, il y a plusieurs sociétés publiques où il y a eu ce g e n de partenariat. Mais、euh, au final, ça, vous pouvez me donner une société. Je pense que ceux qui sont des b u r r n d a i s vous p o u me donner une seule société qui a progressé une fois. Ce, ce, ce genre de partenariat me semble très récent. Je ne sou, me souviens pas du n e e x p é r i e n c e n o n Ça existe depuis l o n g t e m p a Peut-être qu'il allait donner un exemple.、Euh, ouais. mmh. vous non, avez... non, en fait, <rire> il y a.、Hein? C'est seulement la forme qui change. Vous comprenez? C'est seulement la forme qui change. Mais il y a la braroudi. La braroudi, normalement, il y a un partenariat qui existe entre、euh, l'État du Burundi et Henken.、Mmh. Mais vous voyez. L'État a 41%. Donc ça r é u s s i t、mmh. Mais ça date, c'est longtemps. Mais ça a été fait vraiment sur des bases solides.、Mmh. Et c'est la société est dirigée par René Cré, c'est une société internationale qui est connue, vous le savez bien. Mais comme je vous, vous l'ai dit, personne ne connaît pas réellement l'origine, le site des fonds de Sarai Group. Personne ne connaît pas,、euh, c'est vrai, il est implanté partout,、euh, il est implanté un peu partout, mais on a une information sur laquelle、euh, il y a eu、euh, des h i s au Kenya. Euh, ce sont des informations qui se trouvent sur les sites. Mais la société existe, b e r e t bien. Mais pour nous, en matière de gestion de la c h o s e publique, il y a des principes obligatoirement respectés. Donc pour moi, faire une analyse,、euh, je peux faire, comme je vous le dis, si vous pouvez me permettre, faire des hypothèses, deux ou trois. La première hypothèse,、euh, d'abord, ça peut réussir. Mm -hmm. Ça peut réussir, tout en sachant que, comme je le disais tantôt,、euh, sans, tant que les procédures n'ont pas été respectées, et à ce niveau, c'est problématique. En matière pénale, vous le savez, il y a le code pénal et le code de procédure pénale. Si le procédure, la procédure n'a pas été respectée, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'aller vers la, la, la, la, la, comment les sanctions. On doit d'abord respecter le procès. C'est la même chose qu'ici. Deuxième la, hypothèse.、Euh, la première hypothèse, comme je le disais, ça peut réussir,、mm -hmm. mais là, ça serait comme la, la Rona, ça serait comme,、euh, comment dirais-je, tous ces jeux d e hasard.、Euh, vous savez, tous les jeux d e hasard qui sont joués e n p é r i o d e d a r s le monde, ça va être comme ça. Deuxième hypothèse,、euh, ça peut ne pas réussir parce qu'il n'y a pas eu、euh, des experts internationaux. Qui, nous ont, qui ont suivi tous ces processus que je viens de vous dire.、Mmh. Euh, mais il peut y avoir, et, et, je crois la troisième hypothèse, où ça peut même ne pas être réalisé. Parce que nous avons plusieurs cas dans ce pays、mmh. euh, où il y a eu beaucoup de conventions signées, même, mais vous vous souvenez, plusieurs cas. Prénom, BMM, trois, et, et trois donc, il y a trois hypothèses trois, actuellement trois hypothèses, qui sont possibles. Thèses, ça peut mais, réussir,、euh, ça peut ne pas réussir,、euh, ça peut ne pas être réalisé. Réaliser, et la tendance, c'est quoi、euh, C'est là où c'est un peu compliqué. Parce que nous <rire> sommes en train de faire une analyse sur des bases qui ne sont pas à notre place. Est Est-ce que vous pouvez y、oui. aller directement, M.、Oui. Gabriel o u s i l i avec un appel peut-être aux décideurs Pas un appel, plutôt des recommandations. Pour moi, je peux dresser cinq ou six recommandations rapidement. Rapidement. La première recommandation pour moi, il faut vraiment、euh, respecter la loi. Il faut respecter les principes. Le gouvernement, s'il veut arriver à louer, il, il faut respecter les principes de gouvernance et de transparence. Ces principes de gouvernance et de transparence sont connus, sont universels.、Euh, en matière économique, en tout cas, vous savez, il y a des tendances au niveau politique. Pour les Chinois, les Américains, les Occidentaux, les je ne les sais pas, les, les Russes, mais en matière de gestion des finances publiques, les principes sont les mêmes. Donc, ici, il doit y avoir du sous-respect. Deuxième point, comme recommandation, c'est sur les experts. On doit mettre en contribution les experts. Dans ce pays, vraiment, ces critiques nous font défaut. Troisième recommandation, pour moi, il est plus u qu r g e n t que. Le Parlement, quand même, qui est en train de travailler、eh, bien, je dois l'avouer.、Oui, oui, euh, par très très rapport très aux, très <rire> aux questions qui sont posées, c'est des questions, que ce soit au président de, de, de l'Assemblée nationale, que ce soit au président du Sénat, nous voyons qu'il、euh, pose、mm -hmm. des questions et des députés. Donc, nous faisons un appel vibrant à ces présidents. D'appeler le ministre en charge de cette question pour réellement poser ces questions que nous sommes en train de nous poser ici pour créer l'opinion. Juste pour terminer, je pense qu'il、euh, y a des institutions qui doivent aussi travailler sur cette question. C'est、euh, la Cour des comptes,、mm -hmm. c'est le bureau de l'Ombudsman, c'est le, le Conseil économique et social,、mm -hmm. mais aussi il y a l'inspection générale de l'État.、Euh, sans oublier, donc vous les journalistes, vous devez faire le journalisme d'investigation, c'est dans votre mandat. Espérons nous... que ces institutions sont à l'œuvre. Monsieur Nestor, nous nous disons. un Appel ou recommandation Bon, moi je parle plutôt de ce qu'on devrait attendre. Les recommandations, je laisse à l o u i s i l i q u e n'est-ce pas non, non, ces attentes, <rire> en fait, effectivement, on s'attend d'abord à ce qu'un contrat soit ficelé, mais qu'il soit aussi porté à la connaissance de tout le monde, si possible. Et deux, que ce contra contrat puisse vraiment valoriser、euh, la, ce qui est notre patrimoine.、Euh, éviter les erreurs du passé où on faisait des contrats où on disait, là, par la part du gouvernement, c'est 10% ou c'est 15%, sans que l'on sache effectivement ce qu'il y a. Capital e de combien On l'a vu presque n'est-ce partout. s p a Donc, important. La Tanzanie l a fait、euh, ex de manière euh, absolue. Euh, vous le savez, n'est-ce pas FOMI,、euh, on n'en a pas parlé, mais FOMI,、euh, il y a à peu près deux ou trois ans, je ne sais plus, est allé chercher un marché pour, pour,、euh, en Tanzanie pour faire、euh, des engrais chimiques. Mais ils ont dû, ils leur ont exigé de dire le capital. Et c'était combien C'était 180 millions de dollars. Et ça, le gouvernement tanzanien a dû le dire à ses citoyens parce que c'est eux qui l'ont porté, qui porté au, au pouvoir. Et l'autre chose, ils ont dit le, en termes de personnel, vous allez produire combien d'emplois Ils ont dit 3500. C'est important que, même pour ce qui nous concerne aujourd'hui et ce dont on parle, effectivement, le gouvernement communique sur ces, ce genre de chiffres. Alors, la troisième chose, la plus import, enfin, importante aussi, C'est de faire en sorte que soit i n t é g r é aussi, non, ce n'est pas qu'on y mette parfois, qu'on intègre l'Assemblée nationale pour ce qu'elle doit faire, parce que c'est elle qui vote les lois, parce que c'est elle qui ratifie lorsqu'il y a cession de patrimoine, n'est-ce pas? Excusez-moi, vraiment, c'est le seul point, Ce s t pas vraiment l'Assemblée nationale qui doit être associée. L'Assemblée nationale, Aïe ou le Sénat ont une obligation d'exiger au gouvernement. Ils doivent exiger. S'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils faillent, qu'ils qu sont. En dehors de l'émission.、Bon, on le fait à travers le contrôle de l'action gouvernementale, vous le v o i t e s très souvent. Ouais, bon, et, et et là, Enfin, t e j'allais dire hein, que c'est important, aussi, comme le p h i l o disait, que les journalistes sachent qu'ils ont aussi leur pas de responsabilité. Donc, on, on s'attend à ce que les journalistes hein, aussi puissent. Alors, le p h i l o a parlé en ce r t a i n o m e n t d'investigation,、euh, mais au moins chercher l'information sur、euh, tout ce qui s'appelle l e contrat public. C'est très important pour、euh, la gouvernance. Merci. Et moi placé Oui, en fait,、euh, c'est un cri d'alarme à, à, à, à, à, à, à, à, à l'État. Il ne faut pas vraiment qu'on qu arrive、euh, à, à la phase de liquidation de la s o s i é t comme、euh, on l'a fait pour le Trabou, donc la c a d e b o u Kamofi, Arcovite, t c Aussi, il ne faut pas qu'on arrive à la phase de, de la privatisation totale comme pour l'Amsar, l'Alnolac, l'Alterie r centrale d o b j m b o u r a Silouko, Sikop, et etc. Comme on est en train、euh, d'aider la, la, la régie des eaux. La régie des eaux, nous voyons il que. que il il et le natal aussi. aussi. Nous voyons que la régie des eaux est en train de marcher sur les béquilles. Mais avec l'appui de l'État, <rire> nous avons la <rire> tranquillité parce qu'elle se trouve dans les mains de l'État. m a on n'a pas d'eau. Alors que si on avait associé des.、Euh, on avait fait un partenariat public-privé on pourrait avoir les capitaux pour avoir une deuxième centrale. Bon, si, bon, si、Parce bien, que l'un des points qui s o p o s e c'est malheureusement en, fait, en fin de, de, de, de débat, en fait, mais c'est la question honorable de. J'ai l'impression que parfois Burundi, on, on a peur du, de la privatisation. Pas... En fait, j'allais y arriver.、Oui. Y arriver. Mm -hmm. En fait, au niveau du gouvernement, on dit qu'on sera trop regardant pour le moment au niveau des contrats miniers.、Mm -hmm. Alors, si on p a r l a i t t r e très regardant au niveau d u c o n t r a t Avec la Sosumo、mm -hmm. ou avec、euh, le, le, la, la, la régie des eaux,、mm -hmm. dans ce genre de, de partenariat,、mm -hmm. ça serait salutaire.、Mm -hmm. Mais moi, je suis pessimiste, par exemple, au niveau de la Sosumo. Avec Sly a Group, on nous dit que dans trois ans, on aura、euh, une production de, de, de 300 000 tonnes. Ça, ça c'est à l'horizon en 2040. Ce Et, ou, de, de, donc, 300、ah. euh, euh, 000 tonnes. C'est d'abord. Pour l'instant, c'est 20、oh, 000 tonnes. Or,、oh, on nous dit que pour avoir une tonne de sucre, il faut、mmh. avoir au moins 10, 10, tonnes, 10 tonnes de canne à sucre.、Mmh. Avec 300 000 tonnes de sucre, c'est environ 3 millions de tonnes de canne à, de canne à, sucre. Canne à sucre. Vraiment, c'est difficile à comprendre. Irréaliste. Donc, merci. Merci, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette émission mosaïque. Nous disons merci à nos invités, honorables p a n f i l e et Malaika, député s de l'Assemblée nationale, Gabriel Roussili, président de l'Olicom, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ainsi que Nestor m o u n z i z a journaliste senior, d'avoir participé et contribué à cette émission. Merci également à l'équipe technique, Jérôme n a i c h i m i e r et Albert Ndouayo. Merci aussi à Vestine b o u t o Pour la réalisation à la présentation, vous étiez avec Léonce b i t a l i o Restez branchés, nos programmes continuent sur i s a n g a n i r o Mosaïque.